toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémoso 107FM, vous pouvez également nous écouter en streaming sur www.radiogémoso.fr. Euh, il est midi une, bon appétit à tous et aujourd'hui avec nous, eh bien, on se plonge dans le monde de l'artisanat avec notre invitée Claire Chauffel et ses créations Claire Wizka. Claire, bonjour Bonjour Lia. Comment ça va euh, Parfaitement bien, ça va bien. Ah bah Super, je te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour partager cette Émission, et puis euh, pour euh, faire une exploration totale de ton univers, allons-y. <rire> Même si je sais que voilà, tu es déjà venue euh, à plusieurs reprises déjà sur nos ondes oui. pour parler de tout ça, mm -hmm. mais je suppose que voilà, il ya toujours des nouveautés, de nouvelles choses à dire, évidemment. Voilà, alors ça tombe bien. Alors, tu nous viens euh, de Bas-sur-le-Rue, oui, un où se trouve ton atelier, je suppose, oui, mon atelier est à Bas-sur-le-Rue en mo moyenne montagne, oui, à peu près à 650 mètres d'altitude avec une vue splendide. Ah, bah, c'est bien. <rire> un atelier en bois dans un chalet, voilà. ouais. très in... attrayant je pense. <rire> c'est inspirant euh, cette vue La vue, l'univers, la tranquillité, la proximité de la nature, oui. Je pense qu'il me faut euh, évidemment ça pour, euh, pour inventer euh, des choses euh, différemment, et euh, avec de la couleur surtout. Oui, ouais. le, le calme c'est important, oui. D'accord, ça, ça, ça t'inspire Ça me recentre, on va dire. Okay. Voilà. Je ne sais pas vraiment si c'est la nature qui m'inspire. En tout cas, c'est déjà la luminosité et le calme. Euh, oui, parce que le, ça peut être aussi le tumulte de la ville qui m'inspire. D'accord. Mes voyages. Mais il me faut un moment pour, euh, pour rassembler tout ça, faire le point. Bon, ça se fait un petit peu naturellement. Là, ça a l'air un petit peu bureaucratique. Mais non, ce n'est <rire> pas du tout comme ça, le, le mécanisme. C'est beaucoup plus sympathique. Oui, mais ouais, il me faut cet endroit, oui. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, tu as besoin du, du, de t'inspirer en, en allant ailleurs, en, en te plongeant dans d'autres univers où tu trouves euh, des petites idées par-ci, par-là ou des choses qui te font penser à d'autres choses. Euh, en fait, je me nourris euh, euh, essentiellement de choses visuelles. Donc, euh, les centres-villes... Euh, Peut-être par rapport à aussi... Comme, comme je vis un petit peu retiré, on va dire, de la civilisation <rire> euh, des citadins, euh, quand je vais en ville, c'est très nourrissant euh, parce qu'il y a les modes de vie qui sont différents du mien. Il y a les codes couleurs des gens, il y a les vitrines. Et puis euh, il y a aussi peut-être euh, ce que j'entends, les, ré les réflexions par rapport aux gens dans la rue, par rapport aux vitrines de mode. Tout ça, c'est C'est quelque chose euh, qui, se, euh, qui, qui, est un, qui est nourricier pour mon, mon cerveau et mon, ma créativité. Et après, il y a un processus de condenser euh, en fonction de ce que j'aime aussi. Donc, euh, c'est un recueil émotionnel et visuel. En fait. oh, c'est beau ça. Voilà, c'est beau. <rire> Alors on, on te retrouve bien entendu dans, dans ton atelier, où, voilà, on, on en parlera tout à l'heure, où tu reçois euh, sur visite, etc. des oui, gens pour leur... rendez-vous. Ouais. voilà. Mm -hmm. euh, et, mais on peut te trouver ailleurs, comme par exemple euh, ce week-end dernier où tu étais aux journées des métiers d'art à Contrex-Séville. Euh, tu, tu, tu bouges un petit peu euh, partout pour euh, faire connaître un petit peu tes créations Ah ben oui, évidemment, il faut <rire> Oui. C'est aussi intéressant d'aller à la rencontre d'autres publics que ceux du loco, quoi. Euh, donc là, c'était les Journées Européennes des Métiers d'Art. C'est une manifestation ah oui. qui a lieu une fois par an. Donc moi, je suis métier d'art depuis pratiquement le début, on va dire 2010, puisque mon métier est référencé en métier d'art, bottière, maroquinière. D'accord. Euh, donc ça, c'est un événement qui permet de nous rassembler aussi, de de nous retrouver aussi entre nous, parce qu'en métier d'art, dans les Vosges, on est assez nombreux. D'accord. Donc ça représente tous les corps de métier. Pour mes autres expos, je fais des, des expositions sur le thème de la mode, des accessoires de mode. C'est pas forcément en France, ça peut être en pays limitrophes ou bien loin, oui. ce qui permet de, aussi... Euh, D'allier l'utile à l'agréable, découvrir un autre pays, une autre façon de vivre. Et ça, c'est ce que je disais avant. Ça, ça nourrit le, la créativité, l'appréhension des produits. D'une nation à l'autre, les consommateurs ne sont pas attirés par la même chose. D'accord. Et toi, tu arrives à t'adapter euh, En fait, j'en tiens pas tellement compte je, dans ma création, c'est-à-dire je ne veux pas me limiter. Parce que si je, je réfléchissais en termes d'adaptation, euh, ça me bloquerait en fait. Oui. Mon esprit reste libre et il fait un petit amalgame, un petit condensé de, de ce qui m'a plu. Et puis ça, voilà ça ressort comme ça. C'est... Je pense que mon produit plaît parce par son authenticité. Et si j'étais trop formaté au code euh, que l'on trouve euh, habituellement dans les magasins, donc c'est plutôt des références industrielles, ça ne serait pas créatif. Ah ben non, voilà. ce ne serait pas original non ça plus. Ce serait pas original. <rire> <Et> <rire> ça c'est intéressant parce que toi tu proposes une totale originalité parce qu'on peut même te demander des choses que tu peux fabriquer sur Surtout. mesure. Surtout, oui, je ne ah fais là. pas de série, je travaille pour le particulier. Oh, voilà. Euh, le gros intérêt c'est que donc il y en a deux, il y a celui pour le consommateur c'est que le consommateur il va venir à l'atelier, on va se baser sur une demande, donc de ça va découler un dessin par exemple pour un sac euh, je veux un sac, ok mais qu'est-ce que vous voulez mettre dedans, quel volume vous voulez qu'il ait, comment le porter, comment est-ce qu'il ferme euh, quelle est votre couleur, donc je lui propose des cuirs, il touche euh... On fait le croquis ensemble, on améliore le, le produit, à la fin il y a un devis, oui. et le devis ça passe, et voilà, on a son produit pour soi, conçu pour soi, donc c'est un double cadeau, c'est-à-dire il y a le plaisir de le faire, et de faire plaisir à quelqu'un, et aussi je me fais plaisir en le fabriquant, en l'inventant, le voilà. Toutes les étapes. Des produits faits par amour. Moi, je pense oui, qu'il y a pas de oui, voilà. Hein, des quand produits même. faits par amour. <rire> Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Alors, on va faire un, un petit retour aux sources, quand même. Euh, comment un jour t'es-tu lancée dans euh, l'artisanat et les créations qu'aujourd'hui tu proposes Comment un jour t'as touché au cuir Tu as eu envie de voilà, de, de fabriquer en des fait, choses. Je suis manuelle depuis longtemps. Je, je voulais euh, fabriquer avec euh, mes mains. J'ai mis, euh, mis plusieurs années à, à, à trouver ce, cette matière. Ça m'est venu un petit peu par hasard. Oui. Parce que je faisais des... Donc j'étais opticien lunetier jusqu'en à peu près 2006-2007. Ah bon Oui, <rire> voilà, j'étais un petit peu rangé, salarié, on va dire. Voilà. <rire> et, et à partir de 2004, j'avais un désir de, de création de fabrication manuelle, mais je n'avais pas euh, ciblé hein, ni une matière, ni un métier. Et euh, donc je, je tâtonnais dans différentes matières. J'ai fait de la peinture, d'accord. j'ai fait de la sculpture sur bois. Ah oui Et euh, c'est d'ailleurs chez Francis Cuny, à Basse-sur-le-Rue, là où ah, j'habite oui. aujourd'hui. <rire> un charmant monsieur qui proposait des des cours, voilà on avait d'ailleurs on l'avait sollicité avec une amie pour faire un cours sur euh, 5-6 jours mmh. et au cours de, de cette période là donc c'était en 2004 euh, on, on travaillait sur un morceau de bois et j'étais en binôme avec un retraité de la chaussure d'accord et euh, évidemment euh, ça crée des liens de travailler sur un, une même œuvre ensemble donc il m'a parlé de son métier et sorti de là c'était comme une révélation je me suis dit Évidemment, pourquoi je n'ai pas trouvé cette voie toute seule. C'est vraiment un domaine euh, qui m'intéressait, le cuir, la couleur, le volume. Parce qu'avec ce, ce cuir qui est une feuille à plate, oui. et bien, quand on fabrique un sac, une paire de chaussures, on, on, travaille un, on, part, on part du plat et on le monte en volume en 3D. Donc je retrouvais le, la 3D de la sculpture sur bois oui. et la couleur, de la texture qu'on a en peinture. Voilà, tout ça, c'était réuni dans le même support. Donc, j'ai creusé un peu comment me former. Bon, C'est un peu compliqué parce que j'avais déjà euh, dépassé euh, l'âge de formation normale. Ah bah voilà. Et donc, euh, <rire> le, je me suis retrouvée euh, à romans sur isère dans un centre professionnel. D'accord. Et puis, je suis restée un an là-bas. J'ai appris à fabriquer des chaussures de façon traditionnelle. D'accord. Montée, montée sur forme, en fait. Ah oui. Voilà. Et donc, tout est venu d'un stage de sculpture sur bois, dans les Hauts-de-Vosges. <rire> euh, C'était peut-être comme un rassemblement, de, voilà, un petit déclic qu'il me fallait, euh, qui me fait trouver euh, à la fois la matière, euh, la direction. Euh. Et puis après, il ne faut pas trop réfléchir, je pense, pour se lancer. Et oui, parce qu'on se, blo se bloque si on ne croit pas à son rêve. Donc déjà, moi, je voulais apprendre en faire un métier, c'est venu après, mmh. déjà euh, savoir si j'en étais capable, et puis je me disais, bon je suis opticien, je pourrais toujours garder un mi-temps si ça va pas, enfin voilà, et puis après, c'est tellement passionnant d'arriver à, à maîtriser une matière comme ça, et j'apprends tous les jours, c'est intéressant, c'est... C'est voilà, vraiment passionnant, j'ai pas l'impression d'aller au travail, pardon, mille fois, mais, <rire> mais as bien je, je fais énormément d'heures dans la semaine, ça c'est vrai, mais ça reste une, une interaction entre ma vie quotidienne et ma façon de vivre et ma façon d'inventer. Tout à fait, voilà, ça c'est chouette. Euh, quand tu euh, commences à créer, est-ce que euh, tu arrives à t'arrêter Parce qu'au final, j'imagine que c'est très euh, absorbant, tout ça, euh, comme tu le disais, on ne voit pas vraiment les, les, les heures passées. Ça prend combien de temps une création Je suppose que ça dépend de ce que Alors, tu moi, fais, bien euh, entendu. C'est un peu bizarre, mais en fait, euh, les idées me viennent quand je conduis. D'accord. Et surtout <rire> le soir Donc j'ai des déclics comme ça, Faut savoir pourquoi, je ne sais pas, c'est peut-être un amalgame du tumulte de la journée. Mais souvent quand je pars en voyage ou que je vais en expo, un petit peu loin, donc il y a le trajet, et durant le trajet là, me... j'ai des envies qui arrivent, donc je, fais des... je prends mon dictaphone sur mon téléphone pour ne pas les oublier, si je ne peux pas écrire ou dessiner rapidement. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est la réalité Donc, j'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour fabriquer euh, tout ça. Après, quand je me mets euh, sur une œuvre, euh, on va dire, je, je synthétise un petit peu euh, peut-être toutes les idées sur une même pièce, si c'est faisable. Et la pièce-là, je me mets dans une bulle, je commence, je n'ai pas de limite de temps. D'accord. Euh, oui, tu ne te mets donc, pas derrière. Oui, je, non, je je ne peux pas, en fait, parce que je ne sais pas à l'avance combien de temps ça va me prendre. C est... C est... Si ça se passe bien, ça va aller plutôt vite. Par exemple, la, ma... la manchette euh, qui s'appelle Entre-là. Oui. Euh... Donc, j'étais en... Je crois que c'était les journées du patrimoine en Alsace. D'accord. Et Je voulais visiter un château. Et j'avais envie de faire quelque chose euh, sur un sup... avec euh, une idée médiévale derrière. Oui. J'ai toujours aimé les portes de château, euh, les... les grosses ferronneries, des serrures. Et donc je suis sortie de cette, de cette visite euh, du patrimoine. J'en avais pris plein la vue, j'avais pris plein de photos. Et en rentrant chez moi, en roulant, donc j'ai à peu près une heure de route, m'est venue l'idée de, de faire un bracelet qui avait euh, une, une symétrie comme une serrure. et Le motif, il n'est pas venu euh, véritablement dans mon esprit à ce moment-là, mais j'avais déjà la base de, de, du volume fini quoi, de ce que je voulais faire, quelle serait sa fonction. Et je suis arrivée à la maison, c'était trop intense, je me suis dit, je pris une feuille de papier, je commençais à dessiner un peu. Et puis comme c'était un, une symétrie à faire, du coup, les, les pièces sont sorties peut-être en une heure et demie. Mm -hmm. Donc j'avais déjà mes, mes pièces de patron. Le soir-là et le lendemain matin, j'avais hâte d'aller dans la matière, de découper, voilà, voir si ça fonctionnait. Et puis, oui, il restait pas grand-chose à faire, voilà, juste l'assemblage et, et voilà. C'est ah venu comme ça pour, ce, pour celui-là. D'accord. Il ouais. y a plein de choses que tu proposes d'ailleurs, plein de formes différentes, plein de pièces pour euh, ah. divers endroits du corps d'ailleurs. Ah ben <rire> oui, tu, fais, tu <rire> fabriques des, des accessoires de mode au sens très large. Donc oui. J'ai commencé par la, la chaussure, avec les chaussures j'ai fait des guêtres. Euh, par extension je me suis mis à faire des bijoux, puis euh, des ceintures, des sacs. Et comme cette matière cuir, elle peut être utilisée, mais vraiment pour plein de supports. Euh, donc, je en rajout, aujourd'hui, je, je travaille pour les gens qui font de la scène. Ah oui Donc, euh, j'essaye de concevoir des, des accessoires qui, qui unissent un groupe. Parce que souvent, dans un groupe, la chanteuse, le chanteur les musiciens ils viennent de tout univers différent. différent. Donc, ils ont un style de vie, un style vestimentaire qui qui n'unit pas le groupe. Donc j'essaie de trouver un, un accessoire qui, qui fait le lien entre tout le monde et du coup ça peut être du merchandising derrière. Mmh. Donc il y a à la fois unifier le groupe et aussi créer un, un petit objet, un outil qui, qui les représente, qui, qui va faire que dans le, le, la mémoire visuelle et sonore des gens, voilà, ça, ça accroche, ça c'est eux, voilà. Et, donc ça c'est super identité. intéressant Oui, c'est créer l'identité avec un accessoire ça c'est chouette euh, donc du coup euh, ben, je fabrique des sangles pour les instrumentistes j'aime ai, bien les, le côté visuel de, des sangles qui portent les instruments comme les basses les guitares, il y a Mais beaucoup oui. de choses à faire là dessus et on peut travailler sur le, par rapport au code couleur de l'instrument au code couleur de la musique Voilà, la façon de de dessiner l'assemble, plus rock'n'roll, plus country, plus pop, voilà, ou jazz. En jazz, il y a beaucoup de choses à faire aussi, voilà. Eh donc Donc, ouais, c'est très vaste, <rire> ce qu'on peut faire avec du cuir, il y a de la déco, moi, je fais de la déco extérieure, je peux faire des décorations intérieures aussi. Très bien bah, pas trop, Je ne me limite pas, quoi. Eh bien, t'as bien raison, aucune barrière... Euh... Oui, quoi Pourquoi, euh, voilà. Pourquoi s'en mettre ah Tout à fait, c est, c est, c est... la créativité c'est sans barrière, voilà. c'est comme ça qu'on crée le mieux La liberté, la création Voilà c'est ça, on va se faire une première bulle de son avec toute une playlist que tu nous as concoctée aujourd'hui à ton identité Oui. Pas, pas en matière mais en musique, oui. avec euh, un, un, une première musique, un premier, une première chanson de euh, Arnaud Santa Maria qui te correspond bien apparemment Car le titre de sa chanson est Mademoiselle Claire Oui, c'est pour ça que tu l'as choisie, je te oui. Oui, c'est un petit clin d'œil à la marque voilà. que a évoqué et à mon prénom d'origine, Claire Chauffel. Voilà, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Merci. La belle claire balance l'encre qu'elle a tatouée sur ses hanches à peine sèche, sous le vent, à la recherche du printemps Mais dans le doute elle veut Elle veut tout faire battre l'enfer, ouvrir les yeux à tous les feux Tout cacher et faire semblant que rien ne la brûle En dedans, moi je préfère Qu'elle reste à découvert Ce que je préfère Et bien plus Claire je préfère que reste stade découvert Mademoiselle Claire sous le voile est la plus fragile des dames Ta-la-la-la-la ta la la la Elle ta la nuit elle prend Elle prend des visages et déposé des, des sextants de paralys Qu'elle maquille derrière trop de rose pour une épine Une épine au creux du lit Et jusqu'à l'aube elle joue où elle joue A l'aube rouge des bouteilles qui souvent à genoux la traîne Mais qu'importe ces marches ou crêpes ou finit tous dans le même ciel Moi j'ai je... Et voilà pour ce premier titre concocté par notre invitée aujourd'hui, Claire, qui est venue nous parler bien de toutes ses créations. Alors j'ai mal, mal, euh, mal prononcé tout à l'heure, c'est euh, Claire Wiesoquet c'est yes, ça ah, Moi yes, j'ai te... <rire> <rire> du mal avec la prononciation vous <rire> m'excusez. Je... pourtant je travaille mais je... ça ne vient pas encore <rire> alors euh, on l'a dit euh, tout à l'heure on peut te retrouver directement euh, au sein de ton atelier donc, du cuir, on l'a bien compris que c'est cette matière que euh, tu travaillais euh, les prochaines dates eh c'est très très bientôt euh, dès jeudi prochain, jeudi 11 de 14h à 18h et, et s'en suivra vendredi donc, et samedi, donc là tu fais un, un, un, un, comme un week-end à partir de jeudi de, de porte ouverte. Voilà, oui. J'ouvre les après-midi euh, sans rendez-vous pour venir euh, librement découvrir euh, les produits finis, l'atelier, ouais. écouter, poser des questions, voilà. Est-ce que tu montres un petit peu comment tu procèdes Je montre euh, des étapes de fabrication, ouais. j'explique les outils et je réponds euh, à toutes les questions. En général, les gens sont très attentifs Ils peuvent aussi euh, découvrir euh, les cuirs qui sont différents d'un animal à l'autre, euh, d'une texture à l'autre. La texture est aussi souvent donnée par le tannage, donc c'est la rigidité plus ou moins relative de, de la peau. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, euh, plus rigide pour une chaussure, je suppose, et puis euh, moins pour un bijou ou peut-être plus Pas rigide Pas forcément, parce qu'il faut quand même... le Le, comment dire, le modeler sur une forme qui reste arrondie et compliquée donc euh, il est plutôt euh, plus résistant mais ça ne veut pas dire qu'il soit quoi, rigide oui, oui. voilà Et plus oui. épais, par Faut exemple. réussir à je... marcher avec comme. Oui, <rire> évidemment, mais par exemple, je fais des chaussures euh, fines, escarpins, ballerines. On peut utiliser du veau de la vachette pour un, un usage quotidien. D'accord. Mais si on veut vraiment euh, un confort euh, très souple et plutôt une, choi... une, une chaussure luxueuse de soirée ou de sortie euh, occasionnelle, ce sera de l'agneau. D'accord. Euh, ce... Cette section de cuir est beaucoup plus fine et beaucoup plus souple. Donc... Ça, ça amène énormément de confort et de légèreté. Comment tu choisis tes matières premières, justement, ton cuir comment tu... Alors, l'agneau, c'est très facile. Hein. Il n'y a pas beaucoup de tanneries en France. Moi, j'achète déjà tous les cuirs sur le sol français. D'accord. Euh, pour l'agneau, je travaille avec la tannerie Baudin Joyeux, qui se trouve dans l'Indre-et-Loire. Donc, ils ne font que ça. Mm -hmm. Donc, ils ont un panel couleur assez vaste. Et ils suivent les couleurs, donc... Euh, On choisit la teinte sur un nuancier, c'est toujours suivi. Pour ce qui est des veaux, des vachettes et des peaux euh, plus spectaculaires dans, en texture, elles sont poilues ou elles ont un motif, ça mmh. je vais chez les grossistes. Donc il y en a euh, dans la région parisienne ou Paris ou, ou en Alsace, où je travaille aussi à distance avec Mazamé. Et là j'achète qu'une peau. Pourquoi Parce que comme je, je ne veux pas euh, réitérer euh, plusieurs fois le même modèle, euh, je n'ai pas envie qu'il y ait deux modèles pareils qui se promènent. Mais oui. Donc je limite euh, les entrées particulières de peau. Et puis je, quand je vais chez un grossiste, je, je fonctionne au coup de cœur, en fonction de ce qui m'attire, euh, la couleur, la texture. Donc j'achète une peau. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, ce sera pour euh, la saison suivante. Et la saison suivante, ben, on aura d'autres codes couleurs, on aura d'autres textures. Voilà, petit à petit, euh, de cette façon, euh, ça veut dire que euh, les approvisionnements sont toujours différents. Voilà, sur six mois, les, les couleurs changent. Quoi. Ça, c'est chouette. Oui. Alors, comment tu, tu, tu procèdes en fait C'est quoi les étapes pour fabriquer euh... Euh, je ne sais pas, un, un bijou, un sac euh... mmh, mmh, C'est déjà partir de... Alors moi, je dessine très peu. Mais <rire> en fait, mon cerveau fait le dessin tout seul. D'accord. Je n'ai <rire> pas besoin de passer à un acte euh, de, de croquis, multi-croquis sur une feuille de papier. Donc quand je, je pose le dessin sur une feuille de papier, il est déjà pratiquement finalisé. Euh, Peut-être j'ai acquis cet, e cet esprit plus technique... Euh, en volume, en cote euh, de fait de ma formation euh, d'opticien lunetier peut-être, oui. je ne sais pas et donc voilà je fais un, un dessin mais sommaire et après à partir du dessin euh, donc il, il sort un patron exactement comme un habit hein. donc on a des pièces qu'on va découper à plat dans la feuille de cuir et après il y a l'assemblage donc c'est soit par couture soit par riftage On collage mais de toute façon le collage c'est juste une, une étape de positionnement parce que forcément il faut coudre à un moment pour que ça se reste bien solide voilà en gros euh, les étapes mais j'ai un peu résumé parce que la préparation des pièces c'est pas juste les couper juste suivre un périmètre dessiné ça peut être les amincir là parce qu'il faut que ça monte au montage Et les épaisseurs, si on les additionne trop, ben à la fin c'est moche, ça fait un gros truc alors qu'on veut de la finesse. Donc il y a aussi une préparation des bords euh, par rapport à un assemblage particulier ou une finition de tranche que qui va ressortir. Donc il va falloir la, euh, comment dire, la, la finir, la soigner davantage que juste un trait de coupe, quoi. D'accord. Est-ce que, euh, durant euh, les portes ouvertes, par exemple, ou euh, euh, les expositions, les manifestations dans lesquelles tu te rends, on, on peut euh, venir essayer de fabriquer quelque chose ou alors, Ah oui, c'est assez récent, ça, oui. J'ai expérimenté <rire> ça ben, ce week-end. C'était une envie, mais je ne savais pas trop comment, enfin, quoi proposer à la, à la création sur un espace-temps oui. et, et sur un espace comme ça, autour d'une table... Euh, Un petit espace, donc euh, je propose de, de fabriquer alors, euh, un, un petit sujet que l'on garde, qu'on repart avec, donc c'est un, un, un requin, un ouais. requin, voilà, j'aime bien les poissons, mais et euh, l'autre sujet c'est plutôt territorial, c'est une vache. <rire> oui, en plus ça représente bien euh, ce que tu fais, enfin, pas ce que tu fais, c'est pas ce que bah, tu fais veux... <rire> mais en tout cas voilà, euh, ce dont en partie euh, vient tes matières. Oui, ça J'ai choisi la vache parce que je vais, la, je vais développer cet atelier euh, au mois de juin dans la semaine du paysage. D'accord. Euh, au musée du textile à Ventron, avec euh, Catherine Comolli, la directrice. On a réfléchi à un sujet à faire faire aux enfants, aux visiteurs qui passeraient. Et pour s'inscrire dans la semaine du paysage, il fallait un élément local. Ah, donc oui. nous, la vache, la Vosgienne, voilà. <rire> Eh ben, donc, il euh, y, y a une étape de traçage, de découpe, d'assemblage, puisque on part de ce volume plat, enfin de cette oui. feuille plate pour le monter en volume. Je pense qu'il y a plusieurs euh, étapes de réalisation euh, intéressantes à la fois pour les enfants et pour les adultes. Ça, c'est chouette. Voilà. Ça, c'est des petits sujets, mais pour l'été, euh, normalement, si tout va bien, l'atelier, euh, c'est avec une pièce en plus et j'ai le désir de, de faire découvrir cette matière cuir à davantage de monde donc il y aura des ateliers pour les ados les pré-ados et aussi les adultes et là ça peut être sur un week-end carrément fabriquer son sac ah ouais. pour les adultes et euh, bon après ça peut être une, c'est en fonction du thème il y aura des thèmes petit objet une bourse, un portefeuille assez simpliste mais voilà on, on le fabrique de A à Z C'est bien parce que maintenant on est un petit peu dans une ère où les gens ils ont, ils ont besoin de savoir ce qu'ils achètent, hein. ils aiment bien aussi participer Oui ils veulent s'impliquer Voilà. Et C'est vrai que le cuir ça, bon, ça reste de la peau donc il y a un côté attirant naturellement hein. je pense que toi aussi quand tu vois quelque chose en cuir tu as envie de le toucher, le caresser C'est instinctif ouais. et donc c'est une matière qui, avec laquelle on prend du plaisir assez facilement de réaliser même une petite pièce et oui. repartir avec. Voilà, c'est gratifiant. On a passé un, un moment dans une, un autre espace-temps. C'est oui, oui. recentré, détendu et il y a une belle réalisation à, à, à faire. C'est à la fois du plaisir, c'est se confronter à quelque chose de nouveau et puis euh, on peut aussi poursuivre l'expérience chez soi parce qu'à la fin des, de ces micro-stages, euh, pour les gens qui veulent poursuivre, ben, je, je, vais, je vais essayer de proposer un kit d'outils de base voilà, que l'on peut acheter et repartir chez soi ah, et poursuivre poursuivre son petit autonome. chemin de création personnelle. Quoi. Ah oui, ça c'est chouette. Alors en plus, euh, ce qui est super dans tes créations, c'est qu'elles sont mixtes, hein, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, ah oui. hein, parce que souvent c'est peut-être un peu plus aux femmes, mais non. Ah, c'est la consommatrice numéro <rire> un quand même. Hein. Mais nos hommes deviennent <rire> coquets, prenons-en soin. Hein, eux aussi ils ont envie de se voilà, de, de, de, séparer. Vrai, vrai, hein. Oui. Et en plus euh, maintenant tu, tu allies ce cuir avec euh, euh, des cravates. Ah oui <rire> C'est génial ben, ça. Euh, Mon autre dada, c'est euh, de faire de la réutilisation de textiles. Alors, les mmh. cravates, c'est très particulier parce que j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement bien fait, ces textiles avec un nombre de fils assez incroyable, oui. des motifs d'une mmh. précision. Donc, euh, c'est un, un objet qui, tout de suite, vous donne une élégance folle. Et je trouve ça dommage de les... De les mettre à la poubelle. Donc, moi, j'en ai toujours gardé. Qu'est-ce que je pourrais faire un jour avec ça Je ne sais pas. Et Alors, ça remonte à 5-6 ans maintenant. Donc, je fabriquais des chaussures et des guêtres. Alors, les oui. guêtres, c'est la petite partie haute qui vient euh, rhabiller la cheville et qui va emprisonner la cheville de façon à garder la chaleur sur le pied. Tout à fait. Ça peut être plus ou moins haut. Euh, donc, je les faisais en cuir. Et puis, je ne sais pas comme... comment c'est arrivé. <rire> J'ai eu envie de le faire avec deux cravates, en tout cas pour la petite hauteur, d'assembler deux cravates. Et ça a fonctionné. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Ce sont des pièces d'accessoires uniques, parce que ben, les cravates eh sont oui. plutôt vintage, donc jamais <rire> deux fois la même. Euh, c'est des petites hauteurs, ça fait une douzaine de centimètres de haut. Ça se clipse par pression. Mmh. Donc c'est extrêmement simple à... Porter à utiliser, dès que vous avez froid, hop, on la met, on n'a trop... pas froid, on a trop chaud, au contraire, on, on va l'enlever, ça fait 200 grammes, on peut la mettre dans son sac à main. Ah oui. Alors qu'une bottine, bah, on est coincé toute la journée là-dedans, ça c'est vrai. ça peut être assez désagréable en fin de journée. Ça, ça Donc s s il y a... voilà le côté pratique, léger, et euh, la pièce unique euh, en couleur qui va euh, donner la petite touche d'élégance pour euh, votre tenue. Donc ça, c'est les guêtres, mais il y a aussi, euh, en partie haute, autour de votre cou, il y a les... Alors, ce sont des foulards, bijoux... Euh... cravate colliers Cravate colliers oui, voilà. C'est pour elle ou pour euh, lui. Ça, c'est chouette. C'est... Voilà. C'est euh, une réutilisation d'un un textile euh, très chic qui euh, donne la petite touche... Euh personnelle, oui, le... très élégante à votre tenue, ça s'appelle voilà. sur un jean, un t-shirt, une chemise, on s'en fiche mm -hmm. mais quelque chose de pas graphique quelque chose d'uni pour donner un peu de peps à votre personnalité ben voilà, styliste en plus <rire> ça c'est génial voilà, c'est de la création totale, alors peut-être que tu réutilises les cravates, on peut te les donner oui, de enfin, <rire> temps en temps j'ai des boîtes, euh, des cartons, des sacs euh, en plastique qui, se... qui trônent devant ma grille. <rire> euh, ou alors sur les expos, les gens sont ravis de pouvoir sauver euh, Mais... de la benne les cravates de, du papy euh, ou voilà, du mari qui a arrêté d'être de, derrière son bureau en cravate et qui... Qui ne, ne souhaite plus en mettre. Ça c'est génial. <rire> qui, passe, qui passe comme toi d'un d'un voilà, emploi salarié euh, euh, un limite standard à euh, autre chose. Eh ben, oui, donner vos une autre vie. C'est vraiment <rire> ça. C'est un que moi je, je dis voilà j'en suis à ma deuxième vie mm -hmm. et j'en suis beaucoup plus euh, épanouie joyeuse. Euh, avant. Voilà, comme voilà. quoi il faut vivre ses rêves, n'ayez pas oui, peur. vivons nos rêves. N'ayez pas peur. Alors on va se lancer dans notre deuxième bulle de son, là tu ne m'as pas épargné parce qu'il va falloir que je prononce ça maintenant, euh, Ragenbon Man. C'est yes. ça Yes, <rire> Pour Ragenbon Man. Oui, ok, tu le dis beaucoup mieux que moi, on <rire> écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.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 I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real problem.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 On est toujours ensemble sur Radio Gimoso dans la bulle, avec Claire, notre invitée du jour, qui est venue nous parler eh bien, de, de toutes ses créations et encore plus, hein, parce que plus on en parle et plus on en découvre. Et ça, c'est super. Alors, euh, on peut retrouver, eh bien, pour avoir un visuel de tout ça, hein, parce que euh, si j'allume pas ton micro, c'est pas cool. Ah. <rire> on peut te retrouver sur Internet, euh, sur www.clairwizk.com tout attaché. Je remettrai le lien euh, de ton site à avec le podcast de notre émission d'aujourd'hui, Voilà où on peut retrouver eh bien, plein de photos de ce que tu fais. Oui, c'est une galerie euh, numérique, hein. Voilà un support euh, euh, qui n'est toutefois pas complet, mais euh, voilà ça donne un panel de, de ce que je sais faire, tout à ce fait. que je peux faire. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est bien représentatif en tout cas. Merci. Alors C'est marrant parce que tu fabriques aussi des, des petites boucles d'oreilles Oui, ah, mais quel est ce profil ah, ah, oui, bah, <rire> en fait, euh, c'est un peu, ma, un peu ma, <rire> mon profil de visage. Voilà. Euh, ça, c'est assez récent. Oui. Parce que Claire Wivockay, euh, au départ, le, le logo, c'était un cas dans un cercle avec le texte écrit en dessous, Claire Wivockay. Mm -hmm. Et je trouvais que c'était assez froid. Enfin, euh, Ça m'a convenu jusqu'en 2018. Et j'avais plus trop envie de de ce côté rigide et très euh, géométrique, donc je, je me disais il manque un peu d'humain. Oui. Donc j'ai rajouté euh, mon profil de, de visage pour euh, humaniser tout ça. Puis Claire, c'est quand même mon prénom. Et, et donc du coup, euh, ce petit profil-là, sympathique, avec le petit bout de nez, euh, je l'ai décliné dans des boucles d'oreilles en cuir découpées à la main. Oui. C'est une tête. C'est chouette. Voilà. Ben, ça ça plaît bien. Mais oui, c'est carrément chouette. Je, carrément chouette. Je, je ne suis pas si narcissique que ça. Ce <rire> n'est <hein, mais rire> pas le but de me mettre en avant. Mais je trouvais que c'était le côté euh, humain plutôt que travailler sur une forme géométrique euh, classique. Mm -hmm. voilà, je, je pense que notre société a besoin d'avantage d'interactions humaines plutôt qu'un produit euh, inerte. Euh, voilà. ben, ça, c'est sûr Ça, on est d'accord avec toi. Ah, tiens. <rire> Est-ce que parfois il t'arrive d'exposer dans des galeries, euh, euh, tu sais, entre artisans Maintenant, ça se fait un petit peu où voilà, plusieurs artisans euh, exposent leurs créations dans des galeries éphémères Oui, on fait de la boutique euh, artisanat collectif oui. euh, de façon éphémère parce qu'évidemment, il faut euh, retourner à l'atelier. On peut pas euh, rester en boutique toute l'année. C'est ça. Ce serait une autre organisation. Et donc c'est des événements événementiels, ça peut être local mais ça peut être plus loin que ça. J'ai une affinité particulière, d'ailleurs je vais lui faire un clin d'œil, avec madame Sylvia Martinez qui est une chapelière de Thionville. D'accord. Et on fait souvent des événements toutes les deux, que ce soit de boutiques éphémères ou, ou aussi des expositions euh, métiers d'art ou pas mais sur le thème de la mode. D'accord, ça c'est intéressant. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'artisans ici euh, dans les Vosges ou voilà, dans le département en, entre vous, vous, vous retrouvez parfois. Oui. Est-ce que par contre, euh, un petit peu cet aspect maroquinerie euh, traditionnel existe encore beaucoup ou pas ben, Non, en, en professionnel du cuir, dans les Vosges, je n'en connais que quatre. D'accord. Donc c'est plutôt euh, ceux que je connais, peut-être il y en a plus dans la plaine, mais il ne me semble pas. Euh, donc il y a euh, euh, sur, euh, comment ça s'appelle Le Toli, Liaisé et sur Saint-Nabord. Voilà, on est professionnels du cuir. Euh, ces gens-là sont des artisans à plein temps. Oui. Parce qu'aussi, euh, en ce moment, on a un petit souci euh, ah. au niveau de l'artisanat. C'est-à-dire que j'aimerais bien que le consommateur prenne conscience que les produits qu'il qu peut acheter en, dans les boutiques éphémères ou dans les salons X ou Y sont faits par des gens soit. Mais il euh, y a souvent des, des différences de niveau de prix assez faramineux puisqu'on n'a on pas de façon de se distinguer Au niveau des artisans, tout le monde est artisan avec un numéro de professionnel, un sirète. Mais il y a des artisans qui font ça en deuxième métier. Donc, dans les prix des objets, il n'y a pas les charges qui sont incluses. Donc, pour un même bracelet à peu près équivalent, en matière, en temps de travail, vous allez avoir des prix du simple au double. Parce qu'évidemment, ah oui. celui qui travaille comme moi à plein temps dans, son, dans sa création, ben il faut qu'il incluse son temps de travail, ses charges, le ressav, tout ça et l'autre artisan voilà, je vais mettre entre guillemets parce qu'il n'y a pas de façon de les différencier moi ça, ça, ça m'horripile et dans les festivals et les salons d'hiver Le, les organisateurs se contentent de, de rentrer un, un numéro professionnel et ne vont pas gratter plus loin. Est-ce que vous faites ça à plein temps ou pas Et du coup, vous vous retrouvez avec des produits qui, sont, qui vont être étiquetés trop chers parce qu'autour de vous, ce ne sont que des gens qui font ça en deuxième métier, en dilettante. D'accord. Voilà. Et ils sont aussi artisans ils sont inscrits à la chambre de, des métiers ou à la chambre de commerce. Mais, euh, donc ils déclarent aussi leur chiffre d'affaires, mais les charges ne sont pas du tout les mêmes. Et on en a parlé d'ailleurs ce week-end à Contrex-Séville pour essayer de différencier. Donc moi maintenant, pour éviter ce petit problème, je mets sur ma table, je suis artisan du cuir, bottière maroquinière à plein temps, c'est mon seul travail. C'est le travail qui me permet de vivre, qui me permet de manger, qui me permet de payer les, mon loyer, l'électricité, tout ça. Voilà, je n'ai pas d'autre euh, parachute de sortie. Et euh, donc le prix représente euh, mon travail et tout ce qui va avec. Voilà, c'était le coup de gueule de Claire. Oui <rire> Mais tu as bien raison, on est là pour mais, ça mais aussi. Mais je pense que le consommateur, quand il achète, il a aussi le droit de demander, euh, vous faites ça à plein temps Tout à fait. C'est votre euh, travail ou c'est un, un truc de dilettante Donc c'est plus la même donne, voilà. Tout à fait. Alors, par exemple, un, un bracelet, euh, oh. et, et vous trouvez des artisans euh, divers et variés, en boutique éphémère, en rassemblement Voilà, les, les organisateurs ne font pas la différence, ils, ils, ils veulent aussi remplir leur espace et euh, c'est pas à eux à faire, euh, à vraiment creuser, euh, oui. à faire la, la euh, police, la police euh, voilà, ce qui est qui, comment vous faites et tout. Mais après le problème c'est que voilà, quand on présente le produit pour un même, un même objet, visuellement à peu près pareil, ben on, Vous avez des différences du, du simple au dur, voire du, du triple. D'accord. Donc, du coup, oui, c'est un petit peu euh, dommageux bon, pour oui, les a, autres. Le triple, c'est parce qu'il y a aussi la qualité des cures qui diffèrent. Oui. Voilà. Même si c'est joli. De toute façon, la qualité, ça se voit tout de suite, quoi, mmh. au toucher, à l'œil. Donc, consommateurs, soyez euh, attentifs. Plus aguerris. Voilà. voilà. Soyez attentifs. et voilà, Renseignez-vous. Oui. N'hésitez a... pas à demander, à poser des questions. Non, tout Pourquoi à fait. Pourquoi est-ce qu'il y a une... Telle différence. Tout à et fait. Et on sera. Euh, euh, on vous renseignera avec plaisir et avec le sourire. Ne vous inquiétez pas. <rire> <rire> on n'en doute pas. Alors, tes créations, elles sont destinées, je cite, à devenir internationales. Toi, tu aimerais bien un petit peu qu'elles qu voyagent et c'est déjà le cas oh Oui, j'ai. Enfin, de... Moi, je suis une voyageuse. Je vais m'inspirer euh, de... des modes de vie euh, ailleurs. C'est une idée que j'ai depuis le départ. Claire Wiveké, c'est un, une marque française déposée en France, mais qui a une consonance euh, anglaise de, de façon à voyager plus facilement. Euh, je milite pour le Made in France, hein, mais euh, voilà, euh, ce sont des objets qui sont destinés à, à l'export, évidemment. – voilà. Oui. On ne peut pas se limiter <rire> au territoire français Aucune les... limite, <rire> on l'a dit Aucune limite, c'est bientôt la fin de cette émission oh On va non, quand même. <rire> <rire> Oui j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps Moi aussi, mais <rire> mais <rire> ça fait toujours cet effet j'ai l'impression Mais voilà, on passe un bon moment En toute oui. chaleur humaine Et puis voilà, on parle de, de, de choses très intéressantes non, ça De fait la bonne du... humeur voilà, ça, ça, ça, ça, ça fait du bien un petit peu euh, D'avoir l'esprit léger et De, de voyager, et en plus avec toi c'est très très agréable oui. On se lance dans notre dernière Bulle de son, celle que tu nous as Également choisi avec euh, une chanson de Jacob Banks. Exact. Wow. Jacob Banks. <rire> Je te laisse prononcer le titre. Unknown. Voilà, merci. À tout de suite. <musique> I believe what I say. Why does everyone hit me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk for what I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed what I've done. Look at all this heartache, what is that? Forgetting how it started, this is how it ends Oh no, I know I done some wrong, I'll pay for it But it's your turn to talk, for once I'm listening to You don't need me, Tommy Voilà, sur Radio Gameoso avec Claire. C'est bientôt fini cette émission, c'était super. En tout cas, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui avec nous. Oh, merci pour ton sourire et ton accueil. Oh c'est réciproque, c'est réciproque. <rire> N'oubliez pas que vous pourrez retrouver Claire au sein de ses portes ouvertes, donc directement dans son atelier du cuir. Ça se passe jeudi et vendredi de 14h à 18h, mais également samedi de 14h à 17h, Ah sur le rue l'adresse c'est 94, impasse des Fougères. <rire> Mettez vos GPS, ça sera plus simple. Voilà, <rire> tu le fais tellement bien. Donc dans un petit chalet en bois, euh, on ne peut pas se louper. Non. <rire> tu as mis des petites affiches, des petits ballons euh, Pas encore, <rire> mais je vais <rire> le faire dès cet après-midi. <rire> bonne préparation. On peut te retrouver donc également eh bien, sur ton site internet ou sur ta page Facebook. ou voilà. Oui, on, on retrouve supports, euh, voilà. tout ce qui va bien avec, même Instagram. Voilà, voilà. Tu On table à marque et hop, tout s'éclaire. <rire> Donc, pour ceux qui auraient manqué un bout de cette émission, pas de panique. Elle sera rediffusée ce soir euh, à minuit, mais elle sera également podcastée, eh bien sûr, notre site internet et notre page Facebook. Donc, euh, tout va bien. Vous pourrez retrouver euh, Claire, et eh bien, directement euh, chez elle. Et puis, ça se passe aussi sur Rendez-vous, ces euh, visites. Oui, hein vaut mieux. Vaut mieux euh, m'appeler. Donc là, c'est les portes ouvertes, c'est... Euh, Euh, non-stop, euh, sans rendez-vous voilà, vous êtes tous les bienvenus Mais habituellement, c'est plutôt sur rendez-vous pour une question d'organisation, parce que l'atelier est petit, et comme je travaille seule, euh, les approvisionnements, c'est moi qui fais, eh oui. les expos, c'est moi qui fais. Donc si vous avez fait euh, une démarche avec une, un bout de route et que la porte est, est close, c'est que Claire, elle, elle est en train de bosser ailleurs, hein, voilà. <rire> Donc ne le prenez pas mal, soyez prévoyant. Soyez prévoyant Et puis on peut également te contacter, eh bien, pour tout projet d'ailleurs. Hein, si on ah me... Évidemment, bah, je vais peut-être laisser le numéro de téléphone. Allez, vas-y. Donc, le, le portable professionnel, c'est 06 62 58 09 21. Voilà, t'es parfaite à la radio. Oh. <rire> <rire> Donc, je, je te fais de gros bisous. Je te remercie beaucoup d'être venue ah, aussi, euh, euh, dans la bulle <rire> aujourd'hui. Je te souhaite plein, plein de bonnes choses. Est-ce que tu as un dernier message pour oh. nos auditeurs, peut-être euh, Faites-vous plaisir. Aimer le printemps, c'est le début euh, de l'année pour euh, le réveil des couleurs et de la lumière et avec Claire Wiveké, on vous propose plein de couleurs de sacs de cuir assez chatoyants pour euh, bien débuter votre, euh, votre année euh, dans la joie et la bonne humeur. Bah ça c'est chouette Ça c'est chouette, pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs. Oui. Et puis en parlant de couleurs, eh bien, je vous donne rendez-vous demain dans Minute Bonheur pour parler de la chromothérapie, tu vois, on ah, reste un petit voilà. peu ça Voilà, ça <rire> Voilà. On vous souhaite une très belle journée sur Radio Guimoso avec euh, la suite de nos programmes aujourd'hui. Claire, encore mille fois merci je à toi. Je vous embrasse, merci. Voilà, on vous embrasse bien fort. A bientôt. Oh my god. Jimna.